C'était rien juste 12 mois sur la planète l'air s'est in excess on chante how you just say 1987. Light of hand and restore. Rémy Frérot, tu donnes sur RTL 2 Le son paparoc Quand je perds Le nord, quand la vie Me fait courber les chines Quand l'hiver dévore Mon esprit jusque dans Les abîmes Caresse Caresse mon cœur avec tes mots doux Caresse Caresse mon cœur Avec tes mots doux Rien qu'en riant Ce que tu génères est précieux rien qu'en étant là tu donnes toi tu donnes quand tu es toi tu donnes tellement rien qu'en vivant tu donnes ce que tu génères est précieux rien qu'en étant là tu donnes toi tu donnes quand tu es toi tu donnes tu connais ta chance toi tu as choisi le côté qui scintille et tu sais la danse que fait l'existence quand tu brilles Caresse, caresse mon cœur avec tes mains douces caresse, caresse mon cœur avec tes mains Rien qu'en riant tu donnes ce que tu génères est précieux Rien qu'en étant là tu donnes Toi tu donnes quand t'es toi tu donnes tellement Rien qu'en vivant tu donnes ce que tu génères est précieux Rien qu'en Tente toi tu donnes tellement Ça ira va t'inquiète pas quand tu me le dis Ça marche sur moi, je me dis que j'ai pas le choix qu'avec les yeux que tu as quand tu regardes la vie, on comprend qu'avec toi, il peut tout arriver. Ah ah, il peut tout arriver. ah. ah, ah. Rien qu'en riant, tu donnes ce que tu génères est précieux. Monsieur, rien qu'en étant là tu donnes. Toi tu donnes, tenté, toi tu donnes tellement. Toi tu donnes, tenté, toi tu donnes tellement. Toi tu donnes, tenté, toi tu donnes. donnes, donnes. Jérémy frérot tu donnes sur RTL2. Bonjour, c'est Pascal Langlois, je vous retrouve avec plaisir pour passer un peu de temps ensemble cet après-midi sur RTL2 avec le son pop-rock qui va nous emmener jusqu'aux portes du week-end ou la fin des vacances pour certains, mais ça, on n'en parle pas, surtout pas. Rendez-vous dans un instant avec Lerita Mitsuko, Red Hot Chili Peppers et Alanis Morissette. belle bel après-midi avec RTL2. RTL2, votre playlist pop-rock. News YouTube. RTL2, la radio pop-rock.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 2019 démarre très fort chez Géant, alors à fond les promos Chez Géant, jusqu'au 13 janvier, pour un pot de Nutella de 1 kg acheté, le deuxième est à moitié prix. Oui, profitez d'une remise de moins 50% sur le deuxième pot de Nutella. Bonne année et bonnes économies à tous, chez Géant Soit part de 3,67€ le pot au lieu de 4,89€. Pour votre santé, bougez plus Le son Paproc RTL2, à tout moment avec vous, avec l'appli RTL2. To birth, to birth. Where did love go When all is again yeah. Where did love go